Compte de fées en français L'histoire des quatre élèves Il s'agit de l'histoire de quatre amis élèves Samuel, Khaled, Jean et Bilal. Ils vivaient ensemble dans un petit village. Tous les quatre étaient les étudiants d'un professeur qui vivait dans la forêt. Le professeur était un homme simple, mais très intelligent. Les élèves respectaient leurs professeurs. Chaque jour, ils écoutaient très attentivement leurs professeurs. Mes enfants, tout le monde peut apprendre, mais les compétences seules ne vous mèneront nulle part. Il faut apprendre à les utiliser avec sagesse. Samuel, Khaled et Jean apprirent plusieurs compétences. Khaled pouvait guérir une blessure sans la toucher. Samuel pouvait réparer un pot cassé. Jean pouvait ramasser des feuilles mortes et les rattacher à un arbre. Mais Bilal était le plus lent de tous. Il ne pouvait rien faire de tout cela. Les trois amis <rire> se moquaient toujours de Bilal. <rire> oh, allez le pot Répare-toi Répare-toi Répare <rire> Bilal a appris une nouvelle compétence. Il peut parler au bout de peau cassée. <rire> <rire> ah oui, ah oui, mais les morceaux cassés n'ont pas appris à se réparer. Les pauvres morceaux. <rire> <rire> <rire> mais Bilal ne se plaignait jamais. Oh! « Professeur, qu'entendez-vous par « bon sens »?»« C'est facile. Le bon sens, c'est lorsque l'on pense avant d'agir. Mmh. » Un jour, Samuel, Khaled des gens, décidèrent de voyager hors du village. « Ce village est trop petit. Nous ne serons jamais les plus intelligents si nous vivons ici pour le reste de notre vie. » Nous devrions voyager pour en apprendre davantage. Je suis d'accord. Nous avons appris toutes les compétences que nous pouvions. Maintenant, nous devons avancer. Et pour Bilal Devrions-nous lui parler d'abord Oh, il est stupide et inutile. Il sera seulement un fardeau pour nous. Non, Khaled. Nous sommes plus forts que lui. C'est notre devoir de le protéger. Nous devons l'inviter à voyager avec nous. Ils réunirent vêtements et nourriture et se préparèrent pour leur voyage. Rappelez-vous les enfants, un homme avisé réfléchit toujours avant d'agir. On se rappellera, professeur. On s'en rappellera, professeur. On se rappellera, professeur. On s'en rappellera, professeur. Les étudiants dirent au revoir à leur professeur. Après une marge d'une demi-journée, ils étaient fatigués et voulurent se reposer. Mangeons notre déjeuner ici. Un homme avisé stocke toujours son énergie pour de prochaines aventures. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'asseoir sur un rocher, Bilal vit quelque chose. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, Bilal! Est-ce que tu aurais peur d'un tas d'os maintenant? Je me demande à qui sont ces zoos. Je peux t'assurer qu'ils appartiennent à un lion. Il a dû mourir de faim. Un lion Oui Regarde la structure de ces zoos. Je suis sûr que ce sont des zoos de lion. Oh, attends Pourquoi ne pas tester mes compétences sur lui Quelle belle façon de pratiquer Je vais réorganiser ce tas d'os en un squelette de lion « Quoi ?» Avant que quiconque ait pu dire quelque chose, Samuel commença à réciter des mots de magie. Tout à coup, une forte lumière apparut sur le tas et il se transforma en un squelette de lion. Les trois frères étaient surpris. « Tu vois Ne te lai pas dit Il faut être aussi intelligent que moi pour faire ça !»« Tu penses que tes compétences sont les meilleures Je peux remettre de la peau sur ce lion ?» « Il aura une fourrure, une peau, des ongles, des dents, tout ça en seulement quelques minutes. »« Des ongles Des dents Khaled ne fait... » Mais Khaled avait arrêté d'écouter. Il récitait maintenant des mots de magie. Soudain, le squelette avait des yeux, une peau, de la fourrure, des ongles et bien plus encore. C'était maintenant un vrai lion mort sur le sol N'est-ce pas magnifique Ça fait peur Pourquoi as-tu fait ça Car je suis le seul à pouvoir le faire Avec mes compétences, je peux ramener quoi que ce soit Le lion avait perdu sa peau et son corps Je l'ai ramené N'est-ce pas le plus grand des talents <rire> Tu penses être le seul à pouvoir ramener quelque chose Tu ne sais donc pas quelles compétences j'ai appris Je peux faire revivre ce lion, voyons. <rire> Quoi Oui, Bilal. Alors, qui est le plus intelligent maintenant, d'après toi Il ne peut pas décider avec simplement tes paroles, Jean. Fais-le et montre-lui pour qu'ensuite il puisse décider qui est le plus intelligent. Je ne sais pas qui est le plus intelligent, mais je sais qui est le plus fort. Le lion Ne fait pas ça, Jean S'il te plaît, écoute-moi oh, Alors que maintenant tous mes amis ont testé leurs compétences, tu ne veux pas que je teste les miennes Et tu te considères comme un bon ami Khaled avait raison, nous aurions dû te laisser au village Mais le professeur a dit... Euh... Tu vas nous apprendre ce que le professeur a dit, toi Celui qui n'a jamais appris aucune compétence Tu n'as pas confiance en tes amis, c'est ça? Tu as raison, Jean. Il n'a pas appris une seule compétence. Comment pourrait-il savoir l'importance de la pratique? Hilal, juste parce que tu n'as aucune compétence à nous montrer, tu ne veux pas que l'on teste les nôtres? Tu es jaloux de nous. Oh! J'ai une compétence qui est suffisante pour me sauver la vie. Le bon sens... C'est lorsque l'on pense avant d'agir. Oh! Oh! Ne soyez pas si énervé, mes amis. Je ne vous arrêterai pas maintenant. Mais avant de commencer, permettez-moi de grimper à un arbre. Si le lion me mange, comment pourrais-je vous dire qui est le plus intelligent? <rire> tu es un lâche. Tu dois affronter n'importe quelle situation. Je ne vais pas mentir à mes amis. Mais je ne peux pas battre un lion et j'aurai une meilleure vue du haut de l'arbre. Je pourrais alors décider qui est le plus intelligent. Bilal grimpa rapidement à un arbre voisin lorsque Jean commença à réciter son sort magique. En quelques minutes, une brillante lumière apparut sur le lion mort et il ouvrit les yeux. Les trois élèves sautèrent de joie. Ils avaient prouvé leurs compétences. Mais leur sourire disparut rapidement. Le lion se leva et rugit de colère. Courez Courez Le lion est en vie Sauvez-vous Vite Mais les étudiants avaient tellement peur qu'ils ne purent bouger. Le lion affamé bondit sur eux d'un coup. Les pauvres étudiants oh. ne purent rien faire pour se sauver. Le lion les mangea tous les trois, un par un. Bilal était assis sur l'arbre et regardait toute la scène. Une fois le lion parti, Bilal descendit de l'arbre. Il vit qu'il ne restait que les os de ses frères. <rire> vous étiez tous intelligents. Mais si seulement vous vous étiez rappelé les derniers mots du professeur, vous n'auriez pas terminé ainsi. Rappelez-vous, les enfants... L'homme qui est sage est celui qui réfléchit avant d'agir.